Elle est prête Elle prend là celle-là, c'est la dernière, là celle-là, celle la commande, cest la truc On va faire ça en à grave Merci tout le monde, c'est Carrère, restez là pour vous.